بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نزلا بعدين سكت خامم كور الفصل الثالث عشر الفصل الثالث عشر الفصل الثالث عشر الفصل الثالث عشر الفصل الثالث عشر الفصل الثالث عشر الفصل الثالث عشر الفصل الثالث عشر الفصل الثالث عشر الفصل الثالث C'est ce qu'Allah a ordonné de faire sans l'obliger. Celui qui le fera en cherchant à obtenir l'agrément d'Allah méritera une récompense, tandis que celui qui le délaissera ne sera pas châtié. Ici, c'était donc l'occasion de définir ce qui est voulu par ce terme-là, Mustahab, ainsi que par ses synonymes qui correspondent à ce qui est recommandé. Dans un premier temps, donc, nous avons cherché à définir. Cela, en mettant en avant la réalité de cette chose-là, c'est pour ça que nous avons dit que ce qui est recommandé chez le alamats du fiqh, c'est ce qu'Allah a ordonné de faire sans l'obliger. Et dans un second temps, nous avons cherché à définir cela en mettant en avant la conséquence du fait d'accomplir ou de délaisser ce qui est recommandé. Celui qui le fera en cherchant à obtenir l'agrément d'Allah méritera une récompense, tandis que celui qui le délassera ne sera pas châtié. Parmi donc ce qui est recommandé durant le jeûne, le repas d'avant l'aube, Suhur, dont le temps s'étend de la moitié de la nuit jusqu'à l'aube. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, a rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit « Prenez le repas d'avant l'aube, car il s'y trouve une bénédiction ». Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et muslim. Il est effectif qu'il soit en grande ou petite quantité. Une gorgée d'eau suffit. La meilleure nourriture pour ce repas, c'est la date. Le prophète a dit dans un hadith authentique rapporté par Ibn Hibban, « Quel bon repas d'avant l'aube que la date pour le croyant ?» Il est possible que vous trouviez dans le livret qu'il est écrit « Quel bon repas du matin ?» Or, il est plus précis et opportun de dire « Quel bon repas d'avant l'aube que la date pour le croyant ?» Et cela n'est pas anodin. En effet, le glucose présent dans la date aidera le jeûneur durant sa journée. Et c'est bien meilleur que les gâteaux et autres sucreries, qui sont moins efficaces et qui sont la cause de la montée des taux de cholestérol parmi ce qui est recommandé également le fait de retarder le repas d'avant l'aube d'après Sahel Ibn Sa'ad le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils atterront la rupture du jeune et retarderont le repas d'avant l'aube. Et ce hadith est également rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cependant, il ne faut pas le retarder à tel point que l'on dépasse l'heure de l'aube. Que celui qui a besoin, par exemple, d'un quart d'heure, commence donc à manger un quart d'heure avant l'aube. Parmi ce qui est recommandé également, le fait d'ater la rupture, comme nous venons de le voir dans le hadith de Sahel Ibn Saad, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Nous le répétons, le prophète a dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils alteront la rupture du jeûne, c'est-à-dire tant qu'ils s'empresseront à la faire et retarderont le repas d'avant l'aube. Et comme vous le trouvez ici en note, nous comprenons de ce hadith que les Rawafid ne sont pas dans le bien, étant donné qu'ils attendent de voir les étoiles pour rompre leur jeûne. Nous avions donc tiré de ce hadith le fait qu'il est recommandé de retarder le repas d'avant l'aube, de même que nous en retenons qu'il est recommandé d'ater la rupture du jeûne. Il suffit pour cela que le haut du cercle solaire disparaisse, pour que l'heure de la rupture soit arrivée. Et c'est là quelque chose de très important, à partir du moment que le haut du cercle solaire a disparu à l'horizon, alors à ce moment-là, il y a la possibilité de reprendre le jeûne. Cependant, plusieurs indices doivent être pris en considération et ils ont été mentionnés par le prophète dans ce que al-Bukhari et muslim ont rapporté d'après Omar qui attribue au messager d'Allah qu'il a dit « Lorsque la nuit se présente par ici » et que le jour s'en va par là, et que le soleil s'est couché, alors le jeûneur a certes rompu son jeûne. Ce qui signifie qu'il faut prendre en considération ces trois indices, sachant que ces trois indices vont ensemble. Et il est d'autant plus opportun de prendre en considération ces trois indices si, par exemple, nous avons devant nous une montagne ou un endroit élevé. Et il est donc possible que le haut du cercle solaire disparaisse, mais qu'en vérité, la nuit ne soit pas encore arrivée et que le jour ne s'en soit, ne soit pas encore allé. Et le simple fait que le haut du cercle solaire ait disparu de notre vue à cause... de cet endroit surélevé qui se serait interposé entre nous et le soleil, ne suffit donc pas dans ce cas-là pour rompre le jeûne. Il faut donc prendre en considération les trois indices qui ont été mentionnés par le prophète, dans ce cas rapporté de lui Omar Ibn al-Khattab. La rupture ne dépend pas de l'appel à la prière du Maghrib. Ainsi, même si ce dernier est avancé ou retardé par le mot L'heure de la rupture restera identique. Cependant, ici, il y a un point important à soulever. Il est que, admettons, que dans une mosquée, le Mouazin accomplisse l'appel à la prière trop tard. Il faut faire en sorte de rompre à l'heure adéquate sans pour autant être la cause de troubles et dissensions au sein de la mosquée. Donc celui qui se serait rendu compte du fait que le soleil s'est déjà couché, il va rompre, mais de manière discrète, afin de ne pas causer des problèmes et des troubles et des divergences. Et également, il essaiera de conseiller les responsables en privé, et également de conseiller les gens... De son entourage Quant au fait qu'il est plus opportun De rompre avant Cette heure aussi La rupture du jeûne Basée sur l'impression prédominante Ce qu'on appelle L'impression prédominante Elle est valable En effet Asma La fille d'Abou Bakr a dit Nous avons rompu Lors d'un jour couvert à l'époque du messager d'Allah Puis le soleil Apparu, le soleil apparu dans le sens où ils pensaient qu'il s'était couché à cause du fait que c'était un jour couvert, puis en vérité il a réapparu à leur vue. On voit donc ici qu'il s'était basé sur l'impression prédominante, pas sur la certitude à 100%. Autre point, parmi ce qui est recommandé, notamment lors de la rupture du jeûne, Le fait de rompre avec des dates L'idéal étant d'utiliser Des dates appelées rutabat. Sinon celles Appelées Tamarat La différence entre ces deux appellations Est que la première désigne la date Durant l'avant-dernière étape de sa maturité Lorsqu'elle n'est mûre qu'à moitié Tandis que la seconde la désigne Lorsqu'elle est arrivée à maturité Et qu'elle a commencé à sécher Anas ibn Amalik Radiyallahu anhu disait Dans ce que Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi ont rapporté d'ailleurs ce hadith a été jugé fiable par le chien Mohamed Nasir al-Din al-Albani dans son livre Irwa al-Ghalil le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avec des rotabat avant qu'il ne prie et si ce n'était pas des rotabat, c'était des tamarats sinon il buvait quelques gorgées d'eau si on ne trouve ni rotabat, ni tamarates ni eau Il suffit d'avoir l'intention de rompre. Par contre, il n'est pas légiféré de sucer son doigt ou d'humidifier son habit puis d'en aspirer la salive. Tout cela fait partie en effet des inventions du peuple qui n'ont aucun fondement dans la sunna du messager d'Allah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu ici que le prophète, alayhi salatu wa salam, il rompait le jeûne avec de l'autabat. avant qu'il ne prie et si ce n'était pas des rotabats, c'était des tamarats sinon il buvait quelques gorgées d'eau on voit ici que le prophète alayhi salat wa salam rompait de manière légère et cela est préférable du fait que l'estomac a été vide durant un certain temps il convient donc de le ménager en recommençant à manger petit à petit Et il n'est pas bon de procéder comme certains le font, en prenant directement le repas. Mais il est plutôt opportun de rompre de manière légère avec des dates, rotabat ou tamarat, et si ce n'est pas le cas, avec de l'eau. Et par la suite, après un certain temps, la personne aura la possibilité de prendre un repas plus conséquent. Parmi ce qui est également recommandé durant le jeûne, l'invocation, durant la journée du jeûne, ainsi qu'au moment de la rupture. Et nous avions eu l'occasion de mettre en évidence le lien fort qu'il y a entre ces deux adorations-là, le jeûne et l'invocation. En effet... nous trouvons dans ce que l'on appelle « Ayat al » c'est-à-dire les versets relatifs aux règles du jeûne qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité un certain nombre de règles justement relatives, relatives aux jeûne. Et qu'au milieu de ces versets relatifs à ces règles religieuses-là, il a inclus un verset qui traite de son invocation. En effet, il y a dit wa yaza saalaq ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i اذا دعان فاليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il apporte foi en moi afin qu'il soit bien guidé. Les ulamas ont dit que le fait qu'Allah ait fait mention de ce verset relatif à l'invocation. Au milieu de versets relatifs aux règles du jeûne, met en évidence la place qu'occupe l'invocation dans la journée du jeûneur. Donc parmi ce qui est recommandé, l'invocation durant la journée de jeûne et au moment de la rupture. D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi a dit Il est trois invocations qui ne sont pas repoussées. L'invocation du père, l'invocation du jeuneur et l'invocation du voyageur. Et ce hadith a été rapporté par al-Bayhaqi et jugé authentique par le shiikh al-Albani dans son livre Silsalat al-Ahadith al-Sahihah. Quant à la rupture, il convient de faire mention du nom d'Allah. C'est d'ailleurs une obligation pour plusieurs raisons, parmi lesquelles c'est un ordre prophétique. Et la base dans l'ordre, c'est qu'il indique l'obligation. Le prophète, wasallam, a informé que le diable mange avec celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah. Et ces deux points-là font partie des raisons pour lesquelles la mention du nom d'Allah avant de manger est une obligation. Quant à celui qui oublie, qu'il dise lorsqu'il s'en souvient au nom d'Allah pour le début et la fin, conformément au hadith de Aïcha, radiyallahu anha, rapporté par l'imam Ahmed, ainsi que par son élève, l'imam Abu Daoud, de même que par Tirmidhi et Ibn Majah, et qui a été reconnu authentique par Al-Albani dans son livre Al-Irua -Irwa, Irwa Al-Ghalil. Il est également recommandé de louer Allah après avoir mangé ou bu. Les invocations spécifiques à la rupture qui ont été rapportées ne bénéficient pas de chaînes de transmission solides. Cependant, il est possible de les dire de temps en temps sans pour autant les considérer prophétiques, les considérer avec ER à la fin. Il y a une erreur, une faute d'orthographe ici de ma part. wallahu al-Musta'an. C'est le cas de ce qu'on rapporté d'arakutni et Ibn Sunni d'après Ibn Abbas. Radiyallahu anhumah, que le prophète alayhi aurait dit « Oh Allah, pour toi j'ai jeûné et avec ta subsistance j'ai rompu. Oh Allah, accepte de moi, tu es certes celui qui entend et c'est tout. » Ibn qayyim l'a déclaré faible. Dans son livre Zad al-Ma'ad Il est également recommandé de dire Pour celui qui boit au cours de la rupture Du jeûne d'un jour Durant lequel la soif fut intense La soif est partie Les veines sont irriguées Et la récompense est confirmée Si Allah le veut Comme l'a dit le prophète D'après ce qu'a rapporté de lui Ibn Abbas anhumma, Et ça a été rapporté par Abu Daoud Et d'autres Et déclaré fiable Par le shiikh al-Albani, toujours dans son livre, Irwa al-Ghalil, Parmi les actes recommandés pendant le mois de Ramadan, faire preuve de générosité, lire abondamment le Coran, fournir le repas de rupture aux jeunes et de manière générale, accomplir toutes sortes d'actes de piété. Al-Bukhari, muslim, rapporté d'Ibn Abbas, anhuma, qui disait le messager d'Allah était le plus généreux des hommes. Et c'était pendant Ramadan qu'il faisait le plus preuve de générosité lorsque Jibril le rencontrait. Or Jibril le rencontrait chaque nuit de Ramadan et lui faisait réviser le Qur'an. Ainsi le messager d'Allah lorsque Jibril le rencontrait, était plus généreux que le vent transportant ses bienfaits et soufflant librement. Donc c'est le mois de la piété, le mois des bonnes actions, le mois de la générosité. Le mois du Coran, le mois de la réforme, le mois de la remise en question, le mois avant tout de la sincérité, de la véracité, le mois durant lequel on lutte contre nos mauvaises habitudes, bien que les musulmans se doit de lutter contre elles tout au long de l'année. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde son aide. Il est recommandé d'être assidu à la prière de nuit. Surtout durant les dix dernières nuits de ce mois. Al-Bukhari, et Muslim ont rapporté de Aisha qu'elle disait lorsque les dix arrivaient, c'est-à-dire les dix dernières nuits de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, serrait son isar. Le isar, c'est l'habit que l'on met donc dans le bas du corps Ici, le fait qu'il serrait son isar, c'est une image qui est donnée par Aïcha radiallahu anha et qui signifie qu'il n'entretenait pas de relation sexuelle avec ses épouses, sallallahu alayhi wa D'ailleurs, attirons l'attention ici vers le fait que nous trouvons que dans les textes, ce sont des images qui sont le plus souvent utilisées afin d'exprimer ce genre de choses-là. Contrairement à ce que certaines personnes font en décrivant parfois de manière détaillée ce genre de choses qui doivent à la base être cachées. Donc Aïcha, dans sa grande pudeur, a dit Le prophète alayhi wa sallam, serrait son isar, veillait toute la nuit et réveillait sa famille. C'est-à-dire, il réveillait sa famille afin de les inciter à multiplier. les efforts dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala de manière plus générale le prophète alayhi salam disait d'après Abu Hurayrah celui qui prie Ramadan avec foi et espoir de la récompense ses péchés antérieurs lui seront pardonnés notons que ici le fait de prier Ramadan ça signifie que sauf excuse valable bien sûr tu pries derrière Euh, l'imam la prière de tarawih jusqu'à ce que ce dernier est terminé accomplir la amra est également recommandé pendant le ramadan en effet d'après ibn abbas anhuma, le messager d'allah a dit dans ce que al-bukhari et muslim ont rapporté Une Umrah pendant Ramadan équivaut à un hajj. Et ici vous trouvez en note un point très important, c'est qu'une Umrah pendant Ramadan équivaut à un hajj dans la récompense. Et cela ne signifie pas qu'elle dispense celui qui l'a effectué de faire le hajj. C'est-à-dire le grand pèlerinage s'il ne l'a pas fait au préalable. Donc c'est la récompense qui est visée ici. Les actes réprouvés qui peuvent conduire à l'annulation du jeûne, c'est là le deuxième point à aborder dans ce chapitre. Commençons par définir également ce qui est voulu par réprouver, ce qui est macro. On a défini précédemment ce qui était recommandé. À présent, nous allons définir ce qui est réprouvé macro chez les ulémas du fiqh, et on va commencer par Le fait de définir ce terme-là en abordant la réalité de ce terme et de ce principe. Et c'est ce qui a été réprouvé par le législateur. Et quand on dit le législateur, ça vise soit Allah tabaraka wa ta'ala, soit son messager sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que Allah tabaraka wa ta'ala a dit le concernant وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ Il ne se prononce pas sous l'emprise de la passion, c'est plutôt une révélation qui lui est faite. C'est pour cela qu'Allah qu a dit Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Revenons donc à ce qui est macro, réprouvé. C'est ce qui a été réprouvé par le législateur sans qu'il n'ait rendu obligatoire de le délaisser. Ainsi, et nous abordons maintenant la conséquence du fait de délaisser ce qui est macro, réprouvé, le fait de l'accomplir, ainsi celui qui le délaisse avec l'intention de se rapprocher d'Allah méritera d'être récompensé. Tandis que celui qui le commet ne sera pas puni en revanche dans les textes du Coran et de la Sunna ce terme désigne ce qui est interdit il peut même viser les plus grandes interdictions religieuses comme dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Mughira Ibn Chouba dans lequel le messager d'Allah a dit yakrahu lakum thalathan. certes Allah réprouve de vous trois choses parmi ce qu'il a cité, les onjis. Le surplus de questions et la dilapidation de l'argent. Donc, quand on a parlé du terme réprouvé macro dans un premier temps, c'était dans un sens purement terminologique. Ce qui a été visé par les ulama. Puis, nous avons attiré l'attention vers le sens de ce terme dans les textes du Qur'an et de la Sunnah, Ce terme désignant ou y désignant ce qui est interdit. D'ailleurs, nous retrouvons ce sens-là également dans l'utilisation qu'ont fait les salaf de ce terme-là. C'est pour cela que parfois il est possible que tu trouves Que certains ulamas anciens utilisent le terme makruh, réprouvé, et qu'ils visent par là ce qui est haram. D'où l'importance de connaître la terminologie ou les terminologies utilisées par chaque savant dans leurs livres respectifs, sachant qu'elle peut varier. C'est le cas dans le fiqh. Ici, c'est le cas également dans les fondements du fiqh. C'est le cas également. dans euh, les sciences du hadith et c'est le cas dans bon nombre de disciplines c'est d'ailleurs pour cela que les alamats recommandent l'étudiant avant d'entamer la lecture et l'étude d'un livre d'en lire l'introduction étant donné que c'est dans l'introduction qu'en général euh, l'auteur met en avant Ces différents détails là qui sont des détails importants. Donc parmi ce qui est réprouvé, l'exagération dans l'inspiration de l'eau par le nez et dans le rinçage de la bouche durant les ablutions. Conformément au hadith déjà mentionné d'après la Ibn imnasabiran radhiyallahu an, je vous y renvoie donc. Lorsque le Prophète salam lui a dit wa balgh firistinshaq illa antakuna saima. et insiste dans l'inspiration de l'eau, sauf si tu es en état de jeûne. Également parmi ce qui est réprouvé, goûter de la nourriture sans raison valable, car cela peut conduire à un avaler sans s'en rendre compte. Néanmoins, il n'y a pas de mal qu'un cuisinier goûte un plat pour savoir s'il si est assez salé, ou qu'une mère mâche les aliments qu'elle va donner à son enfant, ou que quelqu'un goûte quelque chose qu'il souhaite acheter, sans toutefois l'avaler. Étant donné qu'ici il y a un besoin, malgré tout, celui qui en viendra à goûter de la nourriture pour une des raisons citées, ou pour une raison qui viendrait s'apparenter à ces raisons-là, il faudrait qu'il prenne la précaution impérativement de ne pas avaler cette nourriture-là. Abordons à présent le cas de l'embrassement, le fait d'embrasser. Il faut savoir que il est de plusieurs sortes. Celui qui n'a aucune influence sur le désir, c'est le cas de l'accolade lors d'un retour de voyage. Celui qui provoque le désir, mais n'engendre pas à coup sûr d'éjaculation. Troisièmement, celui qui provoque le désir, et duquel on craint qu'il provoque l'éjaculation, dans le cas notamment où l'homme est atteint par ce qui est appelé l'éjaculation précoce, dans le sens où il a tendance à éjaculer Rapidement. La première sorte est permise. Tandis que la troisième est interdite. Quant à la seconde, elle n'est pas réprouvée. Et le prophète, alayhi salatu salam, embrassait ses épouses pendant les jours de Ramadan. Le fait de dire elle n'est pas réprouvée, au lieu de dire elle est permise, ça permet d'attirer l'attention du lecteur vers l'existence d'une divergence au sein des ulama à ce sujet-là. Mais l'avis le plus authentique, c'est que ce n'est pas réprouvé du fait que le prophète, alayhi salatu embrassait ses épouses pendant les jours de Ramadan. Tout ce qui s'apparente à l'embrassement comme l'enlancement et autres a le même statut. Avaler la salive, même réunie, n'invalide pas le jeûne. et ne fait pas partie des actes réprouvés. Il n'y a pas de mal dans cela. Il est interdit par contre pour le jeûneur, et pour celui qui ne jeûne pas d'ailleurs, d'avaler les glaires, car c'est quelque chose de répugnant et de nuisible. Par contre, les avaler n'invalident pas le jeûne. Donc on a dans un premier temps la valeur religieuse du fait d'avaler cela, et nous avons dit que c'est interdit du fait que c'est nuisible, et que c'est répugnant et... dégoûtant. Par contre, les avalés n'invalident pas le jeûne, selon l'avis le plus correct. Donc le fait de dire « selon l'avis le plus correct », c'est également un moyen de faire référence à une divergence auprès ou au sein des ulama concernant ce sujet-là. Donc les avalés n'invalident pas le jeûne selon l'avis le plus correct, si Allah le veut. Et ce, car cela n'est pas considéré comme le fait de manger ou de boire à aucun moment, Quelqu'un qui viendrait à avaler ses glaires serait considéré comme ayant mangé ou bu. Le saignement de dents n'influe pas sur la validité du jeûne. Cependant, il convient de faire son possible pour éviter d'avaler le sang, de même pour le saignement donné. Enfin, il n'encombe pas à celui qui s'est rincé la bouche ou à celui qui vient de boire juste avant l'aube de recracher l'eau dont il sentirait la fraîcheur dans sa bouche, En effet, cela n'a pas été rapporté des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Admettons que quelqu'un se soit rincé la bouche juste avant l'heure de l'aube et qu'il continuerait à ressentir la fraîcheur de l'eau dans sa bouche, il ne lui est pas demandé de crachoter cette eau jusqu'à ne plus sentir cette fraîcheur-là. De même, s'il s'est rincé la bouche durant les ablutions, Et qu'il continue à sentir cette fraîcheur-là dans sa bouche. Il ne lui est pas demandé de recracher cela après qu'il ait recraché l'eau. Et cela euh, constituerait de l'exagération dans la religion. Et comme nous l'avons vu, cela n'a pas été rapporté des compagnons du prophète, qui étaient bien plus scrupuleux que nous en matière de religion. Et comme le disent les savants, « Si jamais le fait de faire cela était un bien, il nous y aurait devancé. »« La khayran la sabakouna ilahi »« Si jamais c'était un bien, ils nous y auraient devancé. »« Or, ils ne l'ont pas fait, ce qui signifie que ce n'est pas un bien et que nous n'avons donc pas à le faire. » On va donc s'en tenir à cela pour ce chapitre et nous aurons l'occasion ultérieurement d'aborder le chapitre relatif à la compensation... aux différents types de jeunes recommandés, réprouvés et interdits et ce sera alors l'occasion d'achever la lecture de ce livret. Wallahu al Muwafiq, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana an rabbil alamin.